« Monsieur, monsieur !» cria la mère en se dressant sur son lit. Grandet avait tiré son couteau et s'apprêtait à soulever l'or. « Mon père !» cria Eugénie en se jetant à genoux et marchant ainsi pour arriver plus près du bonhomme et lever les mains vers lui. « Mon père, au nom de tous les saints et de la Sainte Vierge, au nom du Christ qui est mort sur la croix, au nom de votre salut éternel, mon père, au nom de ma vie, ne touchez pas à ceci !» Cette toilette n'est ni à vous ni à moi. Elle est à un malheureux parent qui me l'a confiée, et je dois la lui rendre intacte. Pourquoi la regardais-tu si c'est un dépôt Voir, c'est pis que toucher. Mon père, ne la détruisez pas, ou vous me déshonorez. Mon père, entendez-vous Monsieur, grâce dit la mère. Mon père cria Eugénie d'une voix si éclatante que Nanon effrayé monta. Eugénie sauta sur un couteau qui était à sa portée et s'en arma. « Eh bien !» lui dit froidement Grandet en souriant à froid. « Monsieur, monsieur, vous m'assassinez !» dit la mère. « Mon père, si votre couteau entame seulement une parcelle de cet or, je me perce de celui-ci. Vous avez déjà rendu ma mère mortellement malade. Vous tuerez encore votre fille !» « Allez, maintenant, blessure pour blessure !» Grandet tint son couteau sur le nécessaire et regarda sa fille en hésitant. « En serais-tu donc capable, génie » dit-il. « Oui, monsieur, » dit la mère. « Elle le ferait comme elle le dit, » cria Nanon. « Soyez donc raisonnable, monsieur, une fois dans votre vie !» Le tonnelier regarda Laure et sa fille alternativement pendant un instant, Madame Grandet s'évanouit. Là, voyez-vous, mon cher monsieur, madame se meurt cria Nanon. Tiens, ma fille, ne nous brouillons pas pour un coffre. Prends donc s'écria vivement le tonnelier en jetant la toilette sur le lit. Toi, Nanon, va chercher monsieur Bergerin Allons, la mère dit-il en baisant la main de sa femme. Ce n'est rien, va Nous avons fait la paix, pas vrai, fifille plus de pain sec, tu mangeras tout ce que tu voudras. Ah, ah elle ouvre les yeux. Eh bien, la mère, me mère, tu meurs, allons donc. Tiens, tiens, vois, j'embrasse ce génie. Elle aime son cousin, elle l'épousera si elle veut. Elle lui gardera le petit coffre. Mais vis longtemps, ma pauvre femme. Allons, remue donc. Écoute, tu auras le plus beau reposoir qui se soit jamais fait à saumur. Mon Dieu, « Pouvez-vous traiter ainsi votre femme et votre enfant ?» dit d'une voix faible Madame Grandet. « Je ne le ferai plus Plus !» cria le tonnelier. « Tu vas voir, ma pauvre femme !» Il alla à son cabinet, revint avec une poignée de louis qu'il éparpilla sur le lit. « Tiens, Eugénie, tiens, ma femme, voilà pour vous » dit-il en maniant les louis. « Allons, égaye toi ma femme, porte-toi bien Tu ne manqueras de rien, ni Eugénie non plus !»« Voilà, cent louis d'or pour elle !» Tu ne les donneras pas Eugénie cela hein? Madame Grandet et sa fille se regardèrent étonnées. Reprenez-les mon père, nous n'avons besoin que de votre tendresse. Eh bien c'est ça, dit-il en empochant les louis. Vivons comme de bons amis, descendons tous dans la salle pour dîner, pour jouer au loto tous les soirs dessous. Faites vos farces hein ma femme. Hélas, je le voudrais bien. « Puisque cela peut vous être agréable, » dit la mourante, « mais je ne saurais me lever. »« Pauvre mère, » dit le tonnelier, « tu ne sais pas combien je t'aime, et toi, ma fille ?» Il la serra, l'embrassa. « Oh, comme c'est bon d'embrasser sa fille après une brouille, ma fufu Tiens, vois-tu, ma mère, nous ne faisons qu'un maintenant. « Va donc serrer cela, » dit-il à Eugénie en lui montrant le coffret. « Va !» Ne crains rien. Je ne t'en parlerai plus jamais. Monsieur Bergerin, le plus célèbre médecin de Saumur, arriva bientôt. La consultation finie, il déclara positivement à Grandet que sa femme était bien mal, mais qu'un grand calme d'esprit, un régime doux et des soins minutieux pourraient reculer l'époque de sa mort vers la fin de l'automne. Ça coûtera t-il cher? dit le bonhomme. Faut il des drogues? peu de drogue, mais beaucoup de soins, répondit le médecin, qui ne put retenir un sourire. Enfin, monsieur Bergerin, répondit Grandet, vous êtes un homme d'honneur, pas vrai? Je me fie à vous. Venez voir ma femme, toutes et quantes fois vous le jugerez convenable. Conservez moi, ma bonne femme, je l'aime beaucoup, voyez vous, sans que ça paraisse, parce que chez moi tout se passe en dedans et me trifouille l'âme. J'ai du chagrin. « Le chagrin est entré chez moi avec la mort de mon frère, pour lequel je dépense à Paris des sommes, Les yeux de la tête, enfin Et ça ne finit point !»« Adieu, monsieur. Si l'on peut sauver ma femme, sauvez-la. »« Quand même, il faudrait dépenser pour ça cent ou deux cents francs. » Malgré les souhaits fervents que Grandet faisait pour la santé de sa femme, dont la succession ouverte était une première mort pour lui, Malgré la complaisance qu'il manifestait en toute occasion pour les moindres volontés de la mère et de la fille étonnée, malgré les soins les plus tendres prodigués par Eugénie, Madame Grandet marcha rapidement vers la mort. Chaque jour, elle s'affaiblissait et dépérissait comme dépérissent la plupart des femmes atteintes à cet âge par la maladie. Elle était frêle autant que les feuilles des arbres en automne. Les rayons du ciel la faisaient resplendir comme ces feuilles que le soleil traverse et dort. Ce fut une mort digne de sa vie, une mort toute chrétienne, n'est-ce pas dire sublime. Au mois d'octobre 1822, éclatèrent particulièrement ses vertus, sa patience d'ange et son amour pour sa fille. Elle s'éteignit sans avoir laissé échapper la moindre plainte. Agneau sans tache, elle allait au ciel et ne regrettait ici-bas que la douce compagne de sa froide vie, à laquelle ses derniers regards semblaient prédire mille mots. Elle tremblait de laisser cette brebis blanche comme elle, seule, au milieu d'un monde égoïste, qui voulait lui arracher sa toison, ses trésors. — Mon enfant, lui dit-elle avant d'expirer, il n'y a de bonheur que dans le ciel. Tu le sauras un jour.